Parce que tu as les yeux bleus Que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu Parce que tu as 20 ans Que tu crois que la vie comme dans un fruit vermeil Que l'on cueille en riant Tu te crois tout permis Et n'en fait qu'à ta tête Désolé un instant prêt à recommencer Tu joues avec mon cœur Comme une enfant gâtée Qui réclame un joujou Pour le réduire en miettes Parce que j'ai trop d'amour Tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil Et fait pleurer mes jours Parce que je n'ai que toi Le cœur est mon seul maître et maître de mon cœur L'amour nous fait la loi Parce que tu vises en moi Que rien ne remplace les instants de bonheur Que je prends dans tes bras Je ne me soucierai Ni de Dieu, ni des hommes Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour Car l'amour n'est qu'un jeu Comparé à l'amour Et la vie n'est plus rien sans l'amour Qu'elle nous donne Lorsque je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.